Je serai bref et concis. Simplement parce que je n'en ai rien à foutre. Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui n'en a rien à foutre. Surtout lorsque les soins que je vous prodigue sont beaucoup plus pour ma propre satisfaction plutôt que pour votre bien-être. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. c a s p h è r is My fucking business. We are Hunted Incorporated. Cause Pandragon said so. your audiences.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 À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité, Assemblée Générale, C'est Fou et Zone Campus. Art et spectacle, brise artistique de Chine. Sport et Patriote s Hockey s'inclinent en finale. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca.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 C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est comme un rosé sur Nasdaq. Je ne vous souhaite pas la bienvenue e n cette nouvelle édition de réanimation en ce 23 mars de l'an de disgrâce de 2010. I am Dr. Payne p a n d r a g o n pour vous accompagner une partie de cette、euh, étrange soirée hivernale, en fait, de retour hivernal, espérons-le momentané. Et t petite... une ben, i f a une petite. Ben, en fait, une petite、euh, Je dirais modification à la version de cette émission. Si ce soir, elle sera écourtée d'une quinzaine de minutes,、euh, j'ai vraiment aucun choix. Je devrais quitter à 10h45, malheureusement, mais bon. Jusque-là, j'ai quand même quelques bons trucs pour vous. Et ce soir, je devais être accompagné non pas de un, mais bien de deux assistants, c'est-à-dire Sinistros, évidemment, et Jeff devait venir faire son,、euh, son, son, son tour, venir faire son incursion à réanimation ce soir, mais Le premier est en sinistros e e t、euh, sévèrement atteint d'une maladie chronique et, qui, je ne crois pas qu'il va pouvoir s'en tirer. Il a mangé des fruits qui, semble-t-il, étaient、euh, interdits. Donc, il s'attape une,、euh, un empoisonnement alimentaire. Voilà.、Euh, tout ce qui me reste à souhaiter, c'est que lorsqu'il va revenir, que ça ne soit pas contagieux. Et Jeff, eh bien, lui, bah, vous savez, Jeff、euh, demeure relativement dans les bas-fonds De la mort ici, ce qui veut dire que,、euh, malheureusement, la température n'étant pas clémente pour lui, il a été aspiré dans un trou sans fond créé par une brèche spatio-temporelle. Et maintenant, il vit sur la plaine des singes. Mais qu'il fait bon être parmi les siens, doit-il se dire ce soir? Ha! Ha! Ha! Sacré Jeff. Non, Jeff devrait possiblement revenir la semaine prochaine. Ben, revenir, en fait. Remettre la semaine prochaine、euh, sa visite. Et possiblement que Sinistros,、euh, si, euh Si les, e、euh, ses complications intestinales n'auront pas eu raison de lui, il devrait être là aussi. Mais, quoi qu'il en soit, moi, je suis présent. Et n'est-ce pas là, l'essentiel de réanimation, que votre autre, ce charmant et merveilleux Dr. p a y n e Pendragon soit avec vous pour vous entertainer. Et ce soir, non pas deux heures, mais bien une heure quarante-cinq. On vient d'entendre la formation Sacrifice, formation canadienne, bien entendu, et la pièce de One I Condemn, qui est la pièce titre du même. Album finalement qui est paru、euh, en 2009, dans le deux, troisième tiers de l'an 2009. Et je ne dirai pas assez, c'est une bonne chose que cette formation Torontoire se soit réunie, mais qui plus est, qu'elle nous ait、euh, prodigué un album aussi excellent. Juste auparavant, nous avions. Les King of All Kings of t h r a s h Metal Slayer, formation bien sûr américaine, et la pièce Flash Storm, pièce d'ouverture qu'on retrouve, qu retrouve sur l'avant-dernier album Christ Illusion qui est paru en 2007.、Un、très bon album aussi, je dois dire. Testament et la pièce de l e g i o n of the Dead, qui elle, est tirée de l'album qui, selon moi, est un étendard de cette formation Pardon, américaine également, de Gathering, que l'on pouvait retrouver. Sur Spitfire en 1999, et pourquoi cette formation et cet album est si bon, c'est que c'est probablement l'album le plus puissant qu'ils aient produit, et bien entendu, cela ne pouvant pas nuire, puisqu'il s'agit de Dave Lombardo qui assurait la percussion. t e Sire, formation du Québec, e t la pièce propagandale. qui était l'ouverture de l'album, du premier album Tessar, qui est apparu en 2003 sur Ascent Record, Sodom et la pièce Among the Weird Kong, que l'on retrouve sur M16, l'album qui est paru en 2001 sur SPV, King's Evil, formation asiatique japonaise et la pièce d e t e r n a t i o n qui,、euh, apparaît sur l'album Delation of Human Eyes, qui est paru en 2001, et jusqu'à ce jour, c'est le seul album paru. Quoique cette formation existe tout le temps.、Euh, tout le temps existe toujours. Elle se, euh, tourne, euh, relativement beaucoup, mais s e m b l e t i l qu'un peu à l'effigie de Morbid Angel, ils n'ont pas le temps de faire、euh, d'album studio. On ouvre avec,、euh, la dernière parution de la formation Czech, euh, Gold War. Que, en fait, c'est une formation que j'ai découvert il y a un certain nombre d'années. Euh, j'ai quelques albums, que je trouvais bien,、euh, mais je, ça ne m'incitait pas à suivre la carrière de Gulf War, euh, mais, euh, par un heureux hasard,、euh, j'ai revu le nom sur、euh, le web, et puis je me suis dit, bon, ben, je vais voir si on a de quoi de nouveau, et ainsi de suite. Et effectivement, selon la discographie, il y avait cet album-là qui porte le titre de Carving the Eyes of God, qui est paru sur Metal Blade en 2009. Et je, je me le suis procuré. Et je dois dire que je suis très heureux parce que le, le, l a l b u m Carving the Eyes of God est un très bon album qui mélange beaucoup de trucs. Entre autres, on a entendu la pièce apocalyptique Havoc qui fait très death and roll un peu à la, h、euh, hand tomb. Mais、euh, l'album se diversifie au fil des pièces Euh, qui, album qui n'est pas très long, je dois le dire, mais on retrouve des,、euh, des pièces beaucoup plus death metal, p e t i t e i n f l u e n c e black à l'occasion. D'ailleurs, la, la formation est qualifiée comme étant,、euh, death black metal, ce que je suis plus ou moins d'accord, mais bon, c'est subjectif.、Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est un album qui représente, c'est pas un album égal. Faut, faut, faut, en convenir, faut s'entendre. Mais c'est un album qui représente bien un certain nombre d'échantillonnages du métal. Et je dois dire que les pièces comme Apoc Apocalyptic r e v o e sont excellentes.、Euh, ceci étant dit, il est 21h37.、Euh, et comme nous l'avons trop,、euh, mis de côté dans les dernières semaines, la portion spectacle ici, même en région, Euh, Mauricienne et à l'extérieur, bien, je vais me reprendre ce soir parce qu'il y a quand même certains trucs qui se passent. Entre autres, ici,、euh, directement à Trois-Rivières, samedi le 3 avril le prochain, au Rock Café Le Stage, qui est situé sur la rue Fusée dans le district Cap de Madeleine. Ça me fait encore un plaisir de distinguer les deux villes. Eh bien, vous avez l'occasion de voir Insurrection, Hommage à S.O.D. avec ce grand absent qui est Jeff, a t t e r n a m Slope Vein et Our Fiction. C'est à 19h samedi le 3 avril. C'est pour tous, il en coûte 10 et les billets sont disponibles le soir de l'événement à la porte.、Euh, et bon, j'en conviens, il est très tôt pour le dire, mais、euh, dit-on qu'un homme a v i s é à v o s deux, ou une femme aussi, ou un singe, une perruche, voire un poisson. Euh, c est, c est la dixième édition du Trois-Rivières Metal Fest,、euh, aura lieu cette année au mois d'octobre. Donc, c'est,、euh, je dirais pas un mois, mais c'est facilement pas loin de trois semaines plus tôt. 15 et 16 octobre 2010, et ce sera toujours à la bâtisse industrielle.、Euh, côté spectacle qui sont à l'extérieur, Euh, Metropolis, Montréal,、euh, Immortal, Superior Enlightenment, dimanche 28 mars, c'est bientôt,、euh, 20h30, il en coûtera 48,72 et 54,92 et la disponibilité d'avoir un billet VIP au coût de 88 et 59 plus taxes, c'est pour tous via Ticket Pro, mais je me demande vraiment qu'est-ce que ça va faire comme différence d'avoir un billet VIP. J'en ai aucune d é e Mais bon, si vous voulez payer plus cher, c'est votre affaire. Overkill! En c o m p a g n é de v a d e r g o d of the Throne, e t h Warbringer et v i l C'est dimanche le 4 avril prochain à 19h30. C'est à l'Impérial de Québec. 25$ et 30$. Biais VIP au coût de 60$. C'est une mode, ça. Euh, via Biotech, ça risque d'être une soirée assez bonne. Merci. Overkill, Vader, Gold d e t r o n t Warbringer et Evil. Et le lundi 5 avril, soit le lendemain, ils seront aux f o f o u n s électriques.、Euh, les prix des billets est le même. 25, 30 et 60, côté VIP. C'est à 19 heures.、Euh, c'est... via admission pour avoir les billets pour les f o f o u n s électriques San Antartica. Bah, bah, bah, bah, bah. C'est ça. San Antarctica, Mutiny Within et Power Glove, 6 avril, 19h30 à l'Impérial, 30 et 35$. C'est pour tous, c'est plus tax. e C'est disponible via Biotech. Le lendemain, ils seront、euh, au Club Soda. C'est le même prix, 30 et 35$. Plus tax, e c'est pour tous via Ticket Pro. Fin Trolls! La semaine prochaine, on explore ensemble le nouveau Fin Trolls.、Euh, J'ai bien, bien hâte d'entendre ça. J'ai à peine s u r v o l é l'album. Je n'ai Pas eu beaucoup de temps,、euh, mais je me promets bien de le faire d'ici la fin de la semaine. Donc, f i n c h a r l s m o n Sorrow, Swallow the Sand, Survivors Zero au Club Soda samedi le 10 avril à 19h25, 69, 30 et 56 et VIP 50 et 50 plus taxes. Et pour tous, via Ticket Pro, c'est vraiment une mode e l VIP Pff, étrange. Et le lendemain, ils seront à l i m p é r i a l de Québec, soit dimanche 11 avril, dès 19h30. Et C'est toujours pour tous. Le prix est de 30, 35 et 55 plus taxes pour VIP. C'est pour tous, comme je l'ai dit, via Biotech,、euh, Bonhemal e Marth, e、euh, Cannibal c o r p ça, On est rendu、euh, l e fin avril. On pourra reprendre ça un peu plus tard. Primal Fear, Hypocrisy, Dying Fit, e Soulwork, c a m e l o t ainsi de suite. Blah, b l a b l a b l a b l a o、okay. k Nous allons continuer, cette fois-ci, en musique, avec une formation américaine, une fois de plus, une formation qui est très originale, je dois dire. C'est Sinistrose qui m'a fait découvrir cette formation, Swash Buckle, l'album Back to the News. C'est une formation qui, rappelez-vous des bonnes années du crossover dans les, dans les mi-80, où les,、euh, les formations souvent issues du du métal, proprement dit, ou du hardcore de l'époque, mergent ensemble des styles pour faire、euh, quelque chose qui, ma foi, je t r o u v e e n c o r e très original. Aujourd'hui, je trouve que bien les groupes ont bien vieilli aussi. Euh, mais, euh, des, des, albums qui sont conceptuels aussi, un peu comme S.O.D. l'ont fait, euh, comme, euh, je dirais, Lodi Christ l'avait fait, pas、bon, non, l o d a c r i s t mais bien Lodi Christ l'ont, fait à l'époque. Des albums qui sont,、euh, qui sont plaisants à écouter, qui ont des petites sections un peu plus humoristiques, mais qui restent, qui ont des pièces qui sont très puissantes, comme Scurvy Back, qu'on écoute à l'instant, Swash b u c k l e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 二十歳の時の日の日 Quatre autres, c'est cela. Formation américaine de Warbringer, la pièce Jackal que l'on retrouve sur la dernière parution Waking to Nightmares, qui est la pièce d'ouverture de cet album paru en 2009 sur Century Media. h a t e s p h e r formation du Danemark, un, un trash très.、Euh, e u r o p é e n mais quand même assez bien, je dois dire, moi qui、euh, généralement est assez réticent sur les formations européennes. Ici, ça me plaît beaucoup. Et Fair, la pièce In the Trenches, que l'on retrouve sur la dernière parution aussi, To The Nine, qui est parue à la fin de 2009 sur Napalm Record. Lamb of God, formation qui n i s e u l e m e n t était beaucoup plus hardcore. Formation américaine qui, depuis l'album、euh, Sacrament, redevienne. Ben, en fait, redeviennent, deviennent beaucoup plus trash metal. La pièce étant Set to Fall, que l'on retrouve sur le dernier album Wrath, qui est paru à la fin 2009. Creator, formation allemande, bien entendu, la pièce Enemy of God, ouverture de l'album éponyme. Ça veut dire même chose, même nom, qui est paru en 2005 sur SPV, étiquette qui n'existe plus vraiment pour nous ici en Amérique du Nord. Et nous avons ouvert avec Swashbuckle, une autre formation américaine, et la pièce Scurvyback, que l'on retrouve sur Back to the News, parue également en 2009 sur Nuclear Blast.、Euh, je vais vous parler d'un film que j'ai eu、euh, la, le plaisir, que j'ai eu, eu par le moment même le malaise de découvrir le week-end dernier. Il s'agit du film The Fourth Kind. Le quatrième type, si vous préférez, qui est une, parution de, en fait une production de 2009 qui est parue au cinéma,、euh, je pense que c'est à la fin 2009, vraiment début 2010. C'est un film qui est une réalisation de o l a t o n t e Osun Sami. Osun Pardon, M. Osun Sanmi, si j'ai m a gagné votre nom, mais bon.、Euh, c'est un film qui met en vedette、euh, Mila Jovovic, h qu'on aura bien connu pour le cinquième élément, et plus tard, entre autres, avec la saga des Resident Evil,、euh, Will Patton,、euh, Corey Johnson et、Kalim、k a l e i e m a k a z i m C'est un film qui. Bon, en fait, le quatrième titre, c'est simple, c'est ce qui suit le troisième. C'est assez logique, n'est-ce pas? Le troisième type, c'est bien sûr une rencontre physique extraterrestre. Et le quatrième type, c'est l'abduction. C'est vraiment s e l o n toute vraisemblance, là, parce que je ne l'ai pas vraiment subi moi-même. proprement dit, pas du tout. Quoique, s e m b l e t i l qu'on en perd des bouts. Donc, on n'est pas nécessairement certain de se rappeler de tout. Mais bon, je peux vous dire que je ne me rappelle pas de ne pas me rappeler l'avoir subi. Euh, c'est,、euh, les expérimentations qui seraient sans vraisemblablement, c'est le fait sur,、euh, les, les terrestres, de la part des extraterrestres, expérimentations qui sont, selon le cas, douloureuses, voire même,、euh, frisant la torture.、Euh, bref, ça raconte,、euh, avant de vous dire. De quoi ça parle, j'aimerais vous dire quelle est la présentation du film parce que c'est quand même assez particulier. On n o s met dans un contexte où on ne peut pas vra vraiment déterminer d'emblée s'il s'agit d'une reconstitution d'événements réels ou pseudo-vécus, selon le cas. C'est très subjectif encore ici. Selon, ça va selon aussi les croyances populaires de chacun.、Euh, parce que Mila Jovovic, en fait, dès le, le Le début du film apparaît à l'écran et se présente comme étant elle-même Mila Jovovic, h interprétant le rôle du docteur Abbey Tyler, et, euh, euh, qui est une psychologue, psychiatre, qui exerçait,、euh, dans la ville de Nome, la, en fait, dans le regroupement de Nome en Alaska. Euh, et qui, elle-même, avait été confrontée,、euh, selon ses dires, a s s i s t é e au meurtre de son mari,、euh, devant elle, alors qu'ils étaient couchés. Et,、euh, et l à comme patient des gens qui,、euh, sont totalement terrifiés et qui ont peine à exprimer, même sous hypnose, ce qu'ils auraient vécu. Et tout porte croire, finalement, que, Il s'agit de, de, vraiment de, n l è v e m e n t extraterrestre. Et c'est que Mila Jovovich dit au début, c'est que,、euh, bon, qu'elle interprète, comme je l'ai dit, le rôle de, de, du Dr. Tyler, mais a u qu s s i que 60, je crois que c'est 65 heures de footage, si vous préférez, d'archivage vidéo et audio,、euh, qui ont été réalisés lors des événements en 2000, situés entre six jours, précisément, je, si je crois,、euh, ont été utilisés pour réaliser le film, pour reconstituer les événements du film. Et souvent, lors d u visionnement d e ce film, de Fort Kane, on voit c e juxtaposer, en fait, u、euh, n à côté de l'autre, si vous préférez,、euh, le film qui devrait être le film d'origine et la reconstitution. En fait, c'est relativement bien fait, je dois dire,、euh, les, les vrais, Acteurs, entre guillemets, les, ceux qui sont les témoins et les acteurs du, du film, euh, sont euh, racontent simultanément, là, en fait, d'une façon assez synchronisée,、euh, les faits. Et c'est parfois très dérangeant, et c'est ce que Mila Jovovic h dit en début de film qu'il y aura des scènes qui sont、euh, parfois voire insoutenables. Insoutenables, on s'entend, c'est quand même pas un film gore, là,、euh, mais assez dérangeant, je dois dire. Et,、euh, à la fin du film, moi-même, j'étais très perplexe. Bon, en fait, je le cache pas, je suis un adepte des extraterrestres, pas pour en faire une maladie comme certains,、là. c e s t pas réel, r é e n loin de là. Mais,、euh, j'aime bien,、euh, croire qu'ils existent. J'aime bien aussi tout ce qui traite des extraterrestres et des films, des c i e n c e f i c t i o n bien sûr. Euh, mais, euh, le film est assez. En fait, ç a, a, nous amène à nous poser certaines questions. Il y a des moments qui sont assez très, très soutenus. Euh, j'ai le dit, voir dérangeant. Et,、euh, ça vaut la peine de voir le film, là, Je le recommande énormément, mais si, il faut se dire d'emblée qu'il faut passer un bon 30 à 40 minutes avant qu'il se passe vraiment quelque chose,、euh, c'est vraiment, c'est très subjectif et c'est vraiment les témoignages qui sont très prenants.、Euh, on fait revivre sous hypnose, là, les, les événements qui se seraient passés,、euh, Envers ces gens-là. Donc, The Four Kind, c'est un film qui ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde. Si vous êtes amateur de films d'action à la Bruce Willis, ou encore, euh, je, non, j'irai pas jusqu'à,、euh, j'ai oublié même son nom. <rire>、euh, Steven Seagal. <rire> non, si vous êtes amateur de Steven Seagal, n'écoutez pas, The Four Kind,、euh, reste z avec Steven Seagal. s i、si、vous êtes amateur de films un peu plus poussés, u、euh, n peu plus questionnants,、euh, The Four Kind, ça s'adresse à vous. Euh, c'est un film qui,、euh, se trouve pratiquement, présentement en DVD.、Euh, c'est quand même relativement long. Je vous dirais, je pense que c'est 1h40. Ça se, ça se coûte bien. Et, c'est bien. C'est bien. Mila Jovovic est excellente dans son rôle. En fait,、uh, Will Patton aussi.、Euh, c'est un film qui vous laissera sûrement pas indifférent, que ce soit positivement ou négativement. Voilà. 22h12. Et,、euh, nous allons probablement continuer musicalement, du moins j'ose espérer, puisqu'il reste encore 32,、euh, non, 33 minutes, pratiquement. 33 minutes à l'émission. Et nous allons maintenant, bien sûr, puisque l e s deux tiers de l'émission ont été consacrés, pour ainsi dire, au trash metal, style que j'affectionne particulièrement et que j'ose espérer vous aimez aussi. Mais maintenant, nous allons tomber dans un autre style que j'aime énormément, le death metal. Et,、euh, nous allons faire une é c u a s i o n à déformation qui ont évolué et qui évoluent encore, mais qui ont produit dans les années 90. Nous allons aller jusqu'avec du hyper death brutal, met, brutal death metal, pardon,、euh, de, de jusqu'à récemment. Et,、euh, nous allons débuter le tout avec un, un grand classique. Première a p p a r i t i o n de cette formation, alors que Chris Barnes se faisait mettre à la porte de Cannibal Corpse pour fonder, bien sûr, Six Feet Under. Première a p p a r i t i o n étant Haunted, qui est un très bon album. Nous allons écouter immédiatement Still Alive. Et par la suite, nous allons entendre du Morbid Angel, du Suffocation, du h t e t e r n a l du Cannibal Corpse. Peut-être même si vous êtes gentil, du p r i m o r p h Mais pour l'instant, Six Feet Under. Quand ça s'aide, go! t e w f the o r d the world o the w o r l the w o r the world e w o r l of e world t world of e w r l d of the w o r l the world f the o r d e world o the w o r the w o r l the l w o r l e w d of the w o r the world f t h o r e world o the w o r the w o r t o d e w o r l of e world w o r l e w d of the d o r the w o r l t r l d of t h o r e w r l t h l d e w o the w e r e d t o the w o d e w e w e r e d of d of l l e d of t r t the w o r l e w r t d e w l d o e w the w o r l l l the e w e r l d f r of e w e r l d of t l e w o t the w o r w h e t the w o r of t e w o r l l d e d l e world h e w e w o l e w o e w o l d o the w e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 Les mardis de la relève du g a m b r i u s un événement en production Joshua et c e s t f o u 89.1. Donc, t r e s t u encore en train de travailler là-dessus? Il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je sais toujours pas ce que c'est. Ben, là, c'est un vibromasseur, il me semble que c'est évident. Euh, ben, c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un. Ah! Oh!、Pfft. Je pense que je vais recommencer. Yvonne et Mathieu, m a s s b L'émission a g e requis, l du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17 h, assez fou. Qu'il parle de la planète, de la santé, de science, de la robotique ou de la bêtise humaine, Michel Deschaines vous emportera musicalement en Amérique du Sud, en Europe, en Asie ou en Scandinavie dans l'émission Des oreilles pour écouter.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 C'est fou, ça, c'est fou, ça, c'est fou, ça, q u a t r e v i n g t n e f r a i d Cannibal Corpse t la p i 2 Decompose que l'on retrouve sur e v e r s i t i Plague. Dernière apparition de cette formation, leader, figure de proue dans le. je dirais. Conventional Death Metal, qui perdra en 2009, bien entendu. Auparavant, nous avions, juste auparavant, nous avions Morbid Angel et la pièce Invocation of the Continental One qu'on retrouve sur Formula's Fallout t de Flashier qui est paru en 1998, il y a déjà 12 ans. Six Feet Under et la pièce s t i l l Alive ouvraient cette、euh, dernière section de réanimation. Ben oui. Effectivement, c'est le cas de le dire.、Euh, et la pièce, ben, je l'ai dit, Still Alive, qu'on retrouve sur Haunted,、euh, qui est parue en 1995 sur Metal Blade. Eh bien, comme je l'ai dit d'emblée, un peu plus tôt à l'émission, c'est une version légèrement écoutée r de cette édition de réanimation, puisque je dois quitter à 45, c'est-à-dire dans maintenant 11 minutes, euh, pour,、euh, c'est un cas de. Un coeur relativement、euh, hors de mon contrôle, donc、euh, vous aurez 15 minutes de métal de moins. Bon, j'imagine que vous allez pouvoir vous en remettre. En écoutant les podcasts de réanimation, vous pouvez les retrouver sur réanimationad.com, le site officiel de cette émission des h a n 1 0 d Incorporated Show. Et、euh, la section podcast, ben, vous avez les, toujours les deux derniers mois、euh, consécutifs qui sont disponibles. Euh, c'est-à-dire,、euh, si vous avez manqué、euh, une émission, une portion d'émission, ou vous voulez réécouter ce qui s'est passé dans les derniers mois, bien, vous pouvez écouter en, ben, en fait,、euh, je dirais en direct, c'est en différé, bien sûr, mais vous pouvez aussi télécharger le podcast pour pouvoir vous en faire votre propre、euh, cimetière musicale, voilà. Euh, Euh, vous pouvez aussi, à partir du site de Sifu, cfou.ca, aller, aller,、euh, écouter l'émission, évidemment, en direct, comme Johnny Boys o p p e r le fait ce soir, puisqu'il a cassé sa radio.、Euh, ou, simplement, aussi, aller vous joindre au podcast de Sifu, u、euh, de, de Sifu, effectivement, de réanimation. Mais bon, tout cela étant dit, je parle, je parle, et nous manquons de temps pour passer les dernières pièces. On va se quitter avec、euh, du Dayside, la pièce Until Death, Do Us Part, qui est la pièce éponyme du dernier album paru en 2008. Déjà 2008, ça va assez vite, mais j'imagine que cette année, 2010, nous en réserve un nouveau. Et,、euh, nous allons aussi avoir du Eight Eternal. T'sais, une pièce que je vais dé dédier à John Supper. Une pièce qui, qui porte le titre de Chance of Declaration, qu'on retrouve sur un album de 2002 qui porte le titre de King of All Kings. Bon, m a s s e z brutal, je dois dire, mais comme je l'aime. Et,、euh, la semaine prochaine, eh bien, nous sommes de retour, et possiblement, bah, je dis possiblement, certainement avec Sinistro, c'est possiblement avec Jeff aussi, qui viendra nous,、euh, raconter des histoires invraisemblables, comme celui le sait le faire. Histoire, comme le dirait Sibi, e à l'emporte-pièce. C'est du grand Jeff. Jeff est la planète des singes. Ou la planète des petits singes, dans son cas. <rire> je sais pas s'il si m'écoute, mais, <rire> salut, Jeff. <rire> il y a juste à penser à cette espèce d é n e r g u m a i n e Je suis déjà, euh, p l u t t en extase.、Euh, je lui ai d'ailleurs parlé、euh, le week-end dernier, Jeff, et,、euh, nous avons eu une, une, portion de conversation sérieuse, chose rare que nous avons lors de nos communications. Mais je dois dire qu'on a eu un bon 15 minutes de choses sérieuses à travers un 20 minutes de stupidité. Donc, c'est quand même une bonne moyenne. Euh, donc,、euh, je vous quitte avec, comme je l'ai dit, Decide et It Eternal. Euh, les pièces étaient respectivement Till Death Do Us Part et Chance of Declaration. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une édition totalement complète de réanimation. Je m'excuse de voir abréger ce soir, mais comme j'ai dit, c'est hors de mon contrôle, ou le contrôle est hors de moi, peu importe de l'angle où on se place. Et en attendant, bien sûr, bien, vous savez quoi? Allez tous vous faire foutre! Decide. Go! 《ありがとう》